Donc on continue notre cours yani, au sujet de la Aqidah, hein, de, et au sujet des égarements de la de de la secte des Shi la réalité de la secte chi'a rafida et euh, donc on va continuer toujours euh, dans la même section aujourd'hui c'est-à-dire la aqida des, des rafida au sujet de At -takiya, At -takiya, et du fait que Hein, ils croient qu'il est obligatoire pour eux hein, de cacher leur réelles croyances et même de montrer parfois le contraire de leur croyances aux musulmans d'Ahl Sunna ou pour les tromper. Hein, et ça fait partie de leur ruse hein, pour égarer les gens. Et donc on va citer aujourd'hui euh, encore d'autres paroles de leur chouyour euh, euh, au sujet d'At-Takiyya. Juste un petit, un petit moment, juste, je vais euh, vérifier quelque chose avant de commencer, Inch'Allah. Donc aujourd'hui c'est le cours 14 dans, dans, le, dans le sujet dont on est en train de parler, c'est le cours numéro 14. Ok, donc on va commencer, Inch'Allah, à partir de l'endroit où on, on, on s'est arrêté hier. Euh, le Cheikh Ibrahim al rahayli il dit dans son livre Les Sohbi Walal donc il explique à la page 64 euh, la suite de qu'est-ce qu'on a euh, expliqué hier au sujet de, de leurs paroles au sujet d'At-Taqiyya de et euh, de, des arguments où la, du verset qu'ils utilisent pour essayer de défendre ou de justifier euh, leur pratique d'At-Taqiyya et il est de se baser sur des versets comme le verset 28 dans surat Al Imran pour essayer de défendre cette ce genre de croyance. Donc on va on va qu ce que le cheikh explique et on va le traduire tout de suite après. Le cheikh al-zi wa <t> al-rafida yahtajun <'en> li hadhihi al لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ولا حجة لهم ولا حجة لهم في هذه الآية ولا, ولا غيرها من النصوص يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الآية حجة عليهم فإن هذه الآية خوطب بها أولا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فقيل لهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهذه الآية مدنية باتفاق العلماء فإن سورة آل عمران كلها مدنية وكذلك البقرة والنسى والمائدة ومعلوم أن المؤمنين بالمدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم يكتم إيمانه ولا يظهر للكفار أنه منهم كما تفعله الرافضة مع الجمهور والرافضة من أعظم الناس إظهارا لمودة أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينه حتى إنهم يحفظون من فضائل الصحابة والقصائد التي في مدحهم وهجاء الرافضة ما يتوددون به إلى أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينه كما كان, كما كان المؤمنون يظهرون دينهم للمشركين وأهل الكتاب فعلم أنهم من أبعد الناس عن, عن العمل بهذه الآية أما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال مجاهد إلا مصانعة و... والتقاه ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإذا هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رعى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان دون كل شيخ les rafoudas essaient de se baser sur le verset on a mentionné, le verset 28 dans le Al-Imran. Et euh, le verset 28 dans le Al-Imran, qu'est-ce qu'il dit en français Il dit que les croyants ne prennent pas pour allier les infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Donc ça, c'est le verset en question. Et le shaykh Ibrahim il dit qu'il n'y a aucune preuve pour eux dans ce verset-là, ni dans aucun autre des textes de la religion. Hein? Puisque c'est un verset qui, comme on va, lire, on va le lire dans les paroles d'Ibn Taymiyyah, c'est un verset qui, au contraire, les réfute, et qui montre qu'ils doivent être sincères et montrer la vérité de leur croyance, et en particulier, surtout lorsqu'ils sont parmi les musulmans, s'ils sont des musulmans. Mais la façon dont ils appliquent le verset, ils l'appliquent comme si les musulmans de Sunna étaient des koufars. Ça c'est de un. Et même si les musulmans, même si pour eux ils étaient des koufars, le verset, comme on va le voir, euh, il ne nous permet pas, même envers les koufars, de mentir ou de dire le contraire de notre croyance ou de, montrer, euh, de mentir ou d'être hypocrite et de cacher la réalité de notre foi. Euh, ou bien de, de, de, de montrer une croyance contraire à la vérité de l'islam. Donc, on va, on va le voir dans les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah ici. Donc, le Cheikh, il mentionne, pour, pour montrer la, la, la contradiction des, des Rafidah, l'explication du Cheikh Ibn Taymiyyah à ce sujet-là dans son livre Minhaj Sunna, de volume 6 à la page 421 jusqu'à 424. Il dit, Ibn Taymiya, il dit, ce verset est une preuve contre eux, une preuve contre les rafidah. Parce que ce verset, Allah subhanahu wa dans ce verset, il s'adresse en premier euh, à ceux qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les mu'minines. Donc il s'adresse, ce verset, aux, aux sahaba Et... Euh, c'est comme si on leur disait, c'est comme si on disait aux ne pas que les croyants ne prennent pas les mécréens comme des alliés en dehors des croyants. Et cette ayah, elle est révélée à Médine. Et ça, tous les ulama sont d'accord. Ils sont, sont d'accord sur le fait que cette ayah, elle fait partie des versets qui ont été révélés parmi les souarts qui sont révélés à Médine, al-Madani. Et euh, parce que les, les surats comme Al-Imran, Tout ce qui est révélé dans Al-Imran, ça fait partie de ce qui est révélé à Médine. De même que surat al-Baqarah, surat al-Nisa et surat al-Ma'idah. sont des versets, sont des soirs qui sont révélés à, à l'époque de Médine. Et, et tout le monde sait que les croyants à Médine, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait personne parmi eux qui cachait leur croyance ou qui cachait leur foi. Hein? Ils montraient... La réalité de leur croyance et de leur foi Ils ne la cachaient pas Pourquoi Parce que les musulmans à Médine Ils étaient en force Ils étaient nombreux, ils étaient en force Et ils avaient à Médine Un état Pour les croyants Donc personne ne cachait leur foi Aucun parmi les sahabes A caché sa foi à Médine C'est pour ça qu'ils avaient fait la hijra justement Voilà yudhir le kuffar et aucun d'entre eux montrait aux koufars qu'il faisait partie d'eux. Ou qu'il était parmi, euh, un des leurs. Hein. Contrairement à ce que font les rafidats avec la majorité des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parmi les sahabas à l'époque à Médine qui montrait aux koufars qu'ils faisaient partie d'eux pour se protéger d'eux. Contrairement à ce que font les rafidats avec les avec les musulmans donc ils contredisent même la compréhension et l'application du verset dans le contexte dans lequel il a été révélé hein? et il l'applique à qui il l'applique aux musulmans de sunna ensuite le cheikh ibn taymiya il dit que les rafida sont parmi les gens ceux qui montrent le plus leur amour pour les gens de ahle sunna et qui cherchent le plus hein, à se faire aimer des gens de ahle sunna en apparence il ne montre jamais la réalité de leur croyances aux gens le sun et il même, même que il mémorise des vers des, des poèmes et des vers au sujet des mérites des sahaba et des éloges et des glorifications des saaba et même de, de, de l'attaque et de la critique des rang pour se faire aimer des, des gens dans de le sud donc ça veut dire que Il mémorise les, les poèmes qui glorifient les sahabas et qui insultent ou qui attaquent les rafidats pour se faire aimer des gens d'ahels sunnah et pour leur montrer qu'ils font partie des gens d'ahels sunnah eux aussi. Hein? Et ça, c'est de l'hypocrisie. Et le chèque, il dit que les, les croyants, aucun il n'y avait aucun parmi les croyants, parmi les musulmans et les parmi les sahabas à l'époque à Médine, qui montrait Euh, qu'ils étaient de la religion des Mouchriquim ou des gens du livre à l'époque de Médine et à l'époque des Sahaba aucun d'entre eux ne faisait ça hein? donc on voit très bien que les Rafidah sont les gens les plus éloignés de l'application la, et de la compréhension de l'application la de, de ce verset là euh, dans ce verset, dans cette sourate le, le verset 28 dans le Al-Imran en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu euh, quand il dit C'est-à-dire, sauf si c'est pour vous protéger d'eux except euh, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux le cheikh il explique la parole de l'imam mujahid un des tabe'in un des ellefed ibn abbas anhu, hein, un des plus grands savants de tafsir de, euh, qui, est, qui a étudié avec Abdullah ibn Abbas, le compagnon du prophète Muhammad s.a.w., le cousin du prophète Muhammad s.a.w., celui que le prophète s.a.w. a euh, invoqué hein, pour lui. Il a fait dua pour lui. Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqirhu fiddin wa allimhu ta'wil. Le prophète s.a.w. a dit, Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui la, la compréhension et l'interprétation... De, de son livre donc c'est le plus grand un des plus grands savants dans le tafsir et Mujahid c'est un de ses élèves hein? et donc qu'est-ce qu'il dit Mujahid à propos de ce verset-là il dit c'est-à-dire c'est-à-dire accepté pour montrer quelque chose mais il dit ensuite c'est-à-dire c'est à dire quand je me protège d'eux ça ne consiste pas à mentir ni à dire avec ma langue ce qui n'est pas dans mon cœur parce que ça c'est de l'hypocrisieni mais je fais ce que je suis capable de faire à la limite de ce que de ce que je suis capable dans ma religion comme le prophète Sossalam le dit dans le hadith authentique celui d'entre vous qui voit quelque chose qui est mauvais, qui est mon cœur, alors qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Ça, c'est rapporté par euh, un musulman. C'est rapporté dans sa chrêche musulmane. C'est un hadith très célèbre. Donc, Sheikh Ibn Taymi, il dit ensuite, donc, le croyant, si euh, si كان croyant الكفار parmi les les les mécréants et les, les pervers les les pécheurs et les transgresseurs euh, Donc, est si le croyant est parmi les kuffar et qui n'est pas capable de les combattre par sa main parce qu'il est incapable il est et s'il est capable mais s'il est capable par la suite de le faire par la langue il le fait par la langue s'il ne peut pas le faire par la main il le fait par la langue s'il est capable de le faire par la langue et sinon il le fait par le coeur et ça c'est le minimum et donc quand on parle de se protéger d'eux c'est dans ce sens là selon la capacité de la personne il montre qu'est ce qu'il est capable de montrer de sa religion selon sa capacité ma'an ma'u la yakvib Mais, malgré tout, il ne va pas mentir et dire avec sa langue ce qui n'est pas dans son cœur. Soit de montrer, euh, soit qu'il va exprimer et extérioriser sa religion, il va, il va exprimer et montrer sa religion. Ou bien, il va la cacher, mais sans mentir et sans dire le contraire de la vérité de ce qui est dans son cœur. Hein? Soit qu'il la montre, soit qu'il la cache. Hein? et malgré tout donc il ne va pas mentir et il ne va pas euh, faire ce qui est en accord avec toute leur religion en entier hein? donc la, la limite de ce qu'il peut faire hein? donc à la limite il fait comme le croyant de la famille de Firaoum ou la femme de Firaoum c'est à dire il dit wa huwa lam yakun muwafiqan lahum fi ala jami' dinihim il n'était pas d'accord avec eux sur, tout, sur, tout, sur toute leur religion mais et il ne mentait pas et il ne disait pas avec sa langue ce qui n'était pas dans son cœur wala yaqul bi lisanihi ma laysa fi qalbi bal kana yaktumu donc Mais, au contraire, il cachait sa foi seulement. Il se limitait seulement à cacher sa foi et sa religion. Sans montrer quelque chose de contraire à sa religion. وَكِتْمَانُ الدِّينَ شَيْءٍ وَإِذْهَارُ الدِّينَ الْبَعْطِلِ شَيْءٌ آخَرٍ Donc, de cacher sa religion, c'est une chose. Mais de montrer la religion fausse, ça, c'est quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est la fin de la citation des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, ceux qui vont dire parmi les rafidahs, nous, euh, yani, on utilise cette taqiyya, on se base sur ce verset, et eh bien, ils ont mal compris la signification de ce verset. Et, euh, comme on le sait également, le seul contexte dans lequel il est permis aux musulmans de montrer une chose qui est contraire à la vérité, hein, ou bien quelque chose qui est euh, contraire au fondement de l'islam, c'est... Dans le cas de la contrainte Dans le cas de la contrainte Lorsque quelqu'un est menacé dans sa vie Et qu'un kèfir lui, lui demande Ou lui ordonne hein, Sous la menace De prononcer des paroles de kuf Ou de faire quelque chose qui est kuf Et bien dans ce cas là Il le fait Mais il garde toujours dans son coeur La foi hein, Et il va le faire dans, sous la contrainte Pour rester en vie Mais, mais en dehors de la contrainte Il n'a pas le droit de dire le contraire de la vérité Ou de défendre le contraire de la vérité Et de, et de montrer une croyance contraire à l'islam Contrairement à ce que font les rafidah Avec les musulmans d'ahle sunnah hein. Donc le shaykh Ibrahim al-Rahili Il dit Et donc également en même temps C'est important de comprendre ce, ce, ce, ce point-là aussi, parce qu'à notre époque, il y en a aussi parmi les gens de Pédra, les Chesdiyines, chez les Koufars, qui utilisent ce genre de taqiyya, un peu comme la taqiyya des Rafidra, envers les Koufars. Hein? Et ils se mélangent avec eux, et ils leur montrent qu'ils sont d'accord avec leurs croyances et avec leurs principes, hein? alors qu'ils ne sont même pas sous la contrainte. Ils vont nier des, des aspects de la religion et ils vont affirmer des croyances ou des, des principes qui sont contraires au fondement de l'islam pour faire plaisir aux koufars, pour se rapprocher d'eux ou pour que les koufars soient satisfaits d'eux. Et ils disent que ça, ça fait partie de l'attaquille. Et ça, bien entendu, ceux qui utilisent ce genre d'attitude ou de comportement, hein, ils ont contredit la réalité de la compréhension du, du, du, du sens de l'attaquille. Hein? Et euh, également, il y en a parmi les khawarijs, les takfiriyens et les djihadis à notre époque, qui, eux aussi, utilisent ce genre de ruse-là. Ils pensent que c'est permis. Hein? et Ils pensent que ça fait partie de Qu ce qui est permis de le faire pour, euh, soi-disant, euh, défendre l'islam ou des choses de ce genre. Et tout ça, c'est des déformations de la réalité de, de l'islam. Mais, Inch'Allah, lorsqu'on aura l'occasion on fera, incha'Allah, une réfutation plus approfondie des fondements et des principes des idées des djihadis et des takfiris sur ces questions qui ont rapport à ces sujets-là, incha'Allah, dans l'avenir. Donc, Cheikh Ibrahim al-Rahayli, rahimahullah, et hafizahullah, il dit, فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حُجَتَ لِرْرَافِضَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَالْ إِنَّا عَقِدَةَ التَّقِيَّ عِنْدَهُمْ Cheikh, il dit donc qu'on peut comprendre, d'après cette explication, qu'ils n'ont aucune preuve dans ce verset-là. Ce verset-là n'est pas une preuve pour eux. Et l'aqida la la la de taqiyya, l'aqida de taqiyya de Rafidah, elle est en opposition totale avec le fondement même de l'islam et avec les, les principes de la sharia. الشيخ الجانسفين فالتقية, الوارد فالتقية فيها في الآية هي كتم ما لا يستطيع أن يظهره المسلم من دينه عند الكفار دون إظهار دينهم وموافقتهم فيه والرافضة يظهرون يظهرون من عقائد مخالفهم غير ما يعتقدون فقد رووا عن أبي جعفر أنه قال خالطوهم بالبرانيه وخالفوهم بالجوانيه اذا كانت الامراه الامراه سبيانيه دونك الرحيلي il explique il dit que at-taqiya qui est mentionné dans le verset qu'est-ce que c'est qu -ce que dans ce verset là pour vous protéger d'eux Ça veut dire de cacher ce que le musulman n'est pas capable de montrer de sa religion euh, devant les koufars. Sans leur montrer qu'on est sur leur religion à eux, et sans être d'accord avec eux dans leur religion. Donc tu ne vas pas euh, leur montrer que, par exemple, tu es en accord avec eux, que, ou bien que tu es d'accord avec leurs croyances ou avec leur pratique, hein, parce que tu veux te protéger d'eux. Non Comme par exemple, s'il si y a des chrétiens qui sont en train d'adorer les, les, les croix, d'adorer Jésus, ou de prier les saints, d'adorer les morts, ou bien de faire le signe de croix, ou bien de mettre des croix, hein, ou bien euh, il y a n'importe quelle autre croyance qu'ils disent comme par exemple que le, Jésus est le fils de Dieu ou des choses comme ça, mais toi tu n'as pas le droit de, de, de leur montrer que tu es d'accord avec ça pour te protéger d'eux. Hein? excepté si c'est quoi, excepté si c'est dans un cas où il y a la contrainte comme le chef il va l'expliquer plus tard dans un cas de, de, de contrainte où on te menace de te, de, de, de te tuer hein? un cas comme ça, oui mais en dehors de ça, tu n'as pas le droit de leur montrer la mécréance hein? et c'est ça que ces gens-là euh, n'ont pas compris et ils appliquent le, le verset dans le, le sens contraire de sa réelle signification pourquoi parce que les rafidats Il montrent aux gens de, de, de sunnah non pas aux koufars hein, mais aux musulmans de sunnah ils leur montrent qu'ils sont d'accord avec leurs croyances qui sont contraires à leurs croyances et ils leur montrent des, même des pratiques religieuses qui sont contraires à leurs propres pratiques religieuses pour se faire accepter des rafidh, euh, des non-rafidats de ceux qui ne sont pas-rafidats et pour se, se faire aimer d'eux donc ça c'est de l'hypocrisie qu'on appelle au nifaq hein et euh, donc euh, le cheikh il dit que ça a été rapporté dans leur livre dans Usul al-Kafi le volume 2 à la page 220 euh, une parole qu'ils attribuent à Abi Jaafar qu'il a dit mélangez-vous avec eux de façon extérieure c'est-à-dire mélangez-vous avec les, euh, les les les sunnis, les gens d'ahl as de façon extérieure en apparence C'est-à-dire, mais euh, opposez-vous opposez à eux à l'intérieur. C'est-à-dire, dans votre cœur, vous à l'extérieur, vous leur montrez que vous êtes avec eux. Mais dans votre cœur, vous, le, vous êtes contre eux. Il a qu'à l'imara, c'est-à-dire, quand les, le, le commandement et appartient aux gens de l'ahle sunna. Hein, qui sont, ils les appellent des Sibianiens ou nassiba ou d'autres termes qu'ils qu utilisent aussi comme ça ils appellent les musulmans nassiba les musulmans de ahle les appellent nassiba c'est-à-dire pour eux toute personne qui qui est pas d'accord avec leur c'est-à-dire avec leur idée de imam du fait que celui qui dit pas par exemple que Ali c'est le premier des kholafa puis que c'est le meilleur de la oumma puis qui accepte euh, les celui qui accepte que Abu Bakr, Omar et Othmane sont les trois premiers khulafats pour eux sont des gens qui sont en guerre contre les imams et en guerre contre Ahlul Bayt contre la maison de la famille du prophète Muhammad, et donc ils les appellent des nasibah c'est-à-dire des gens qui ont euh, qui sont en guerre ou qui ont de l'animosité ou de la haine contre la famille du prophète Muhammad, et donc euh, c'est un des thèmes qu'ils utilisent alors que eux mêmes sont les premiers à être dit nasiba puisque ils ont menti contre les la famille du prophète monsieur sallam et ils leur attribuent des paroles qu'ils n'ont jamais dites hein et euh, ils leur font toujours du tort à travers l'histoire ils leur ont toujours fait du tort et, et ils ont fait du tort et on va le montrer dans leurs propres paroles dans les citations plus, plus tard lorsqu'on va arriver à ce moment-là dans euh, les paroles du coran dans les les les paroles qui vont suivre dans le cours inshallah le cheikh izzi wa yaqul al bahrani mubayinan ma na taqiya indahum al murad biha donc il explique al bahrani dans son livre al -cool, kashkul le volume 1 la page 202 il dit Euh, pour expliquer la, la signification qu'il donne à, à Taqiyya, il dit que ça veut dire de montrer qu'on est d'accord avec les gens de l'opposition euh, dans ce qu'ils ont comme religion par crainte. C'est ce qu'il dit. Ensuite, il mentionne une autre parole de leur chéh, de leur imam, qui s'appelle Khomeini, hein? celui qui avait fait la révolution en Iran, la, la révolution des, des Rafidahs. الذئ uh, التقيه معناها ان يقول الانسان مغايرا للواقع او يعتي بعمل مناقض لموازين الشريعه ذلك حفاظا لدمه او عرضه او ماله دونك ils disent que uh, il qu'un uh, individu dit une parole qui est contraire à la réalité Ou bien qu'il fasse une action qui est en opposition avec les règles de la charia pour préserver son sein, son honneur ou ses biens. Ça c'est mentionné dans son livre « Kachful Asra » à la page 147 de son livre. Il dit « Et la taqiyatul waridatul filaya innama yafi halul khauf warrafi zayubi houna taqiyat ala kulli hal » Donc, euh, le shaykh Ibrahim Ar-Rohi, il, il dit que la taqiyah qui est mentionnée dans le verset, c'est uniquement dans les cas où il y a de la crainte. Quelqu'un euh, a de la crainte. Tandis que les rafidats, ils le permettent dans toute situation. Et non seulement ils le permettent, hein, comme le shaykh il dit, mais ils leur donnent, pour eux c'est obligatoire. Comme on l'a mentionné hier, ils ont même dit que celui qui abandonnait euh, la taqiyya, c'est comme s'il a abandonné la salade pour eux. Donc, pour eux, c'est quelque chose de d'obligatoire. Et euh, il y a une autre citation que le sheikh Abdullah al-Munsiri, il, il mentionne dans son livre « Hakikatu al-Shi'a ». Dans son livre « Ar-Rasa'il euh, », Al-Khomeini, il dit dans son livre « Ar-Rasa'il », le volume 2 à la page 201, ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببا لإيجاب التقية من المخالفين فتجب التقية وقتمان السر, وقتمان السر لو كان مأمونا ولو كان مأمونا qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit al-Khomeini dans ce livre là il dit puis, euh, la permission de la taqia ne s'arrête pas euh, et, et, il dit puis la permission d'utiliser la taqia et même son obligation ne s'arrête pas uniquement à la crainte pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre ou pour autre raison mais en apparence C est, c est, euh, ça peut même rentrer ou être utilisé pour des intérêts hein, divers euh, qui, qui peuvent donc euh, être des causes qui obligent la taqiyya c'est-à-dire de montrer le contraire de notre croyance envers les gens qui sont contre nous qui s'opposent euh, à nous et donc, il dit c'est obligatoire d'utiliser la taqiyya et de cacher notre secret, même si on est en sécurité et qu'on n'a pas peur pour, nous, pour notre vie. Hein? On n'a pas peur pour nous-mêmes. Donc, ça, c'est une de ces paroles dans ce livre-là. Et euh, <coughs> en même temps, euh, Mouhammed al-Moussili, euh, Abdullah al-Moussili, dans ce livre, « Hakikatu shi'a », il réfute les ikhwanes. Il réfute les, les gens de, de Bid'a parmi les ikhwanes. Et les hisbiens comme par exemple Mohamed al-Ghazali un de leurs choukh un des choukhs des Ikhwan Mohamed al-Ghazali l'égyptien qui est mort récemment hein, qui était en Algérie pendant un bout de temps <coughs> à l'université de Constantine si je me trompe pas hein, et qui a fait beaucoup de désordre dans l'Algérie Allah al qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il euh, qu qu disait il défendait les rafida dans cette croyance de <coughs> de taqiyya. et il disait que il disait que euh, les chi'as euh, utilisaient la taqiyya pour se protéger eux-mêmes de l'injustice des musulmans d'Ahl-Sunna contre eux donc ça, après Abdallah Al-Moussili il, il, il le réfute à ce sujet-là et il lui dit il, il lui répond que c'est parce qu'il ne connait pas il ne fait pas partie de ceux qui sont spécialisés dans ce, dans ce domaine des questions Euh, de la du, du, du manhaj des, des, des Rafidah et donc il s'est laissé tromper par eux et probablement même qu'il a trouvé ça lui-même dans, dans leur livre et qu'il a, euh, qu a pris leur défense à cause de ça donc il euh, y, y a une citation justement que j'avais trouvée à ce sujet là en tout cas lorsqu'on lorsqu va arriver à la, à la, à la, à la partie où on va montrer les comportements et les attitudes des ékhwan envers les rafida. on va citer des exemples comme ça puis on va vous donner plus de détails à ce sujet-là. Donc on va continuer à l'exemple et les exemples et les citations des paroles des rafida. le cheikh Ibrahim il dit: "Rawa at-Tusi 'an As-Sadiq annahu qala: "Laysa minna man lam yaj'alha shi'arahu." shiarahu laysa minna man lam yaj'alha shi'arahu wa disarahu ma'a man yamanahu liyakuna sajiatuhu donc regardez ce qu'ils disent les ramphida il dit une parole qu'il attribue à, à Sadiq il dit qu'il a dit il n'est pas de nous celui qui n'a pas fait de la taqia son manteau et son vêtement avec celui avec qui il est en sécurité pour qu'elle devienne sa nature avec celui qui euh, avec celui euh, avec qui il doit prendre des pré précautions et faire attention, hein? Il, avec qui il doit euh, prendre ses gardes. C'est-à-dire, <coughs> ça c'est cité dans le livre Amali, Amali At-Toussi, à la page 229. Il dit quoi Celui qui n'est pas, pas de nous Celui qui n'a pas fait de la taquille Son vêtement et son manteau hein, Avec celui avec qui il est en confiance hein, avec ce, Celui avec qui il est en sécurité Pour que cette taquille devienne sa nature Même avec celui euh, est, Surtout avec celui Envers qui il doit faire attention Donc même Envers, ceux avec qui, euh, envers euh, Même ceux avec qui ils, ont, euh, ils sont en sécurité avec eux, ils utilisent euh, ou ils font de cette taquillère comme un manteau, hein, comme une apparence. Et comme ça, quand ils sont avec ceux qui sont contre eux, c'est devenu leur nature. Ils sont déjà habitués de, de l'utiliser et de, de le pratiquer. Le Cheikh Ibrahim Ar-Rahim dit... Il dit, il dit, il dit ما دلت هذه ما دل وما دلت عليه الآية من جواز كتم شيء من الدين عند الإكراه لا يعد أن يكون رخصة وترك الرخصة والأخذ بالعزيمة جائز في الشرع بل إنه من أعظم الجهاد في سبيل الله أما الرافضة, وأما الرافضة فالأخذ بالتقية عندهم واجب بل إنه la dina liman la taqiyyata la Wa taqiyyatu hiya Tis'atua achar dina indahum Kama taqadama fi riwayatihim Donc le sheikh il dit Que Donc on a vu que le verset C'est uniquement euh, Le verset 28 dans surat Al-Imran C'est uniquement une permission De cacher Quelque chose de notre religion hein, euh, Lors de la contrainte Hein? et ça ne dépasse pas le fait d'être une permission seulement et d'abandonner la permission et de prendre ce qui est plus euh, disons ce qui est plus qui demande plus de fermeté c'est permis dans la Sharia c'est à dire que lorsqu'un musulman est sous la contrainte et qu'on le menace de le tuer S'il si ne, si ne montre pas le contraire de la vérité ou si S'il ne montre pas qu'il est d'accord avec Leur croyance La croyance des koufars Il a la permission dans la charia Dans ce cas là Seulement De montrer euh, Qu'il est d'accord avec eux Dans le but de sauver sa vie D'accord Mais Il a le droit également S'il si veut il peut décider de refuser de montrer euh, cette euh, fausse de dire qu'il est d'accord avec eux ou d'accepter ce qu'il leur demande il a le droit de refuser ça et de rester ferme sur sa religion et de continuer à les contredire même si la cause de ça c'est euh, ou la conséquence de ça c'est qu'il sera tué à la fin comme par exemple, la famille de Ammar ibn Yasir, la mère et le père de Ammar ibn Yasir, quand on les a torturés, on les a forcés, on les a menacés de les tuer. Et ils sont restés fermes jusqu'à la fin. Ils n'ont pas accepté de dire ce que les mushrikin leur avaient demandé de dire et ils sont morts martyrs à cause de ça. Donc ça, ça, le cheikh de ça ça fait partie des plus grandes formes de jihad fi sabilillah. Donc c'est pas une obligation c'est pas quelque chose qui est obligatoire que tu que tu n'as pas le choix de ne pas le faire non tu peux le faire si euh, si tu veux mais également si tu décides de faire preuve de fermeté et de détermination et que tu veux rester accroché à ta religion et la défendre jusqu'à la mort ça c'est quelque chose qui est considéré comme un des plus une des plus grandes formes de jihad dans le chemin d'allah Toutefois, pour les rafidahs, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelque chose qui est une permission seulement. Pour eux, c'est quelque chose qui wajib, qui est obligatoire. Et pour eux-mêmes, celui qui ne pratique pas la taqiyah, il n'a pas de religion du tout. Comme ils disent, celui qui n'a pas de taqiyah, il n'a pas de religion. Et pour eux, la taqiyah, c'est 9 dixième de la religion comme on l'a montré dans les narrations qu'on a donné au cours dernier pour eux at-taqiyya c'est 9/10 de la religion et également il dit wa qad rawaw an ali Donc, ça, c'est dans le livre qui s'intitule Al-Usul, Al-Asliya, Li-Abdellah, Chibre à la page 320. Ils ont mentionné, selon Ali ibn Muhammad, dans les questions qui ont été posées à Daoud al sormi selon lui, que quelqu'un lui a dit, ô oh Daoud, si, euh, si je te disais que la personne qui... A abandonner la taqiyya est comparable à celui qui a abandonné la salat je serai véridique en disant ça donc pour eux d'abandonner la taqiyya c'est comme si tu as abandonné la salat et il dit et de l'abandon il dit et de l'abandon donc il dit selon qu'il a dit parmi les plus nobles comportements de nos imams hein, et de nos euh, grands de nos plus méritoires parmi ceux d'entre notre chi'a, notre groupe, notre parti c'est l'utilisation de la taqiyya donc, ça c'est parmi les plus nobles comportements pour eux une parole qu'ils attribuent à un de leurs imams ça s'est tiré du même livre al-Usul al-Asliya de Abdallah Shibh à la page 323 il dit ensuite wa les rafida ils permettent ils permettent même la taqiyya même dans les actes d'adoration et il yani, y, y a même des paroles et des exemples de leurs imams qui mentionnent que s'ils si sont avec des gens d'Ahl de Sunnah ils prient ils prient avec eux hein, pour montrer qu'ils sont d'accord avec eux ou qu'ils qu qu les acceptent qu'ils acceptent les gens de la Sunnah mais en réalité ils ne, ils ne croient pas que c'est permis de, de prier derrière quelqu'un qui, qui est parmi les gens de la Sunnah pour eux c'est quelque chose qui est interdit puisque pour eux, la prière d'un sunni, elle n'est pas valable. Hein? Et ce n'est pas valable pour eux de prier derrière un sunni. Mais, par taquilla, ils le font. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier derrière un sunni et ils vont refaire leur prière. Hein? Ils vont la refaire tout de suite après hein? pour pour la remplacer parce que ils ne croient pas que cette prière-là est valable donc euh, ils le font par taquille <cười> et puis je vais essayer de vous mentionner des exemples de ça hein? comme euh, le Cheikh Abdullah al-Mussli dit hein, dans, leur, dans leur livre dans un de leurs livres le, le livre qui s'appelle Ar-Rassa écrit par Al-Khomeini dans le volume 2 à la page 198 il dit selon zirara ibn ayn an abi jaafar qu'il a dit la ba'sa an an tusalli khalf an-nasib wa taqra khalfahu fi ma fihi fa inna qira'atahu tujzik wa ba'da irad al ila khayr zalika donc euh, yani, ils, ils disent que euh, al-Khumeil mentionne dans son livre Ar-Rasa'il volume 1 à la page 198 selon Zurara ibn Ayyun selon euh, Abi Ja'far ja qui a dit qu'il n'y a pas de problème de prier derrière le naseb et il dit tu pas besoin de prier euh, de réciter derrière lui parce que Euh, s'il si récite à voix haute sa récitation elle, elle est valable pour toi après il dit euh, après avoir mentionné ça il dit donc en voulant dire que il, euh, ça fait partie des choses qu'il pratique euh, par taqiyya comme la salade ou d'autres adorations qu'on va mentionner comme exemple ذلك لشيخ إبراهيم الرحيل روى الصدوق عن أبي عبد الله أنه قال ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضي إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك سأرى <تصفيق> سأرى Ça c'est tiré du livre Le volume 1, la page 266 C'est <coughs> rapporté selon Al-Sadduq Selon Abiy Abdelrah qui l'a dit Il n'y a personne d'entre vous C'est-à-dire parmi les Rafidah Qui prie une prière obligatoire Dans son temps Puis qu'il a, qu a repris avec eux C'est-à-dire repris Cette même prière avec eux Par Taqiyah Et et qu'il a son woudou <rire> c'est spécial qu'il mentionne le fait qu'il a son houdou qui refait la, la prière avec eux par taquille, alors qu'il a son houdou excepté que Allah lui écrira la récompense de 25 degrés alors euh, c'est à dire faites des efforts puis je vous incite à faire ça, à prier avec les gens de la sunna par taquilla <تكين> يقول الصاد الصدوق ان c'est un autre exemple dans le même livre man la yahduruhu al faqih 1 la page 265 قال لي ابي في رسالته الي لا تصلي خلف احد الا خلف رجلين احدهما من تثق بدينه وورعه واخر تتقي سيفه وصوته وشنعته على الدين Donc, il dit ici, euh, à Sadoq, il dit, « Mon père m'a dit, dans une lettre qu'il m'a envoyé, Ne prie derrière personne excepté derrière deux hommes. » Le premier, c'est celui euh, dont tu as confiance en sa religion et en sa piété. Et deuxi le deuxième, c'est celui dont tu crains son épée et son fouet et Yanni euh, sont mal dans, pour ta religion alors pris derrière lui euh, par hypocrisie par taqiyah et par mudara alors, pour Yanni euh, faire en sorte qu'il t'aime pour te rapprocher d'eux et <coughs> il a dit et il a dit et il a dit et il a dit et il a dit et il fa qala as-sadiq ma sawmi illa sawmuk wa la fitri illa fitruk fa qala adnu fadanutu wa akaltu wa ana wallahi a'lam min ramadan 3 à que C'est rapporté selon As-Sadiq Qu'il est entré Chez un, un homme Qui s'appelle Aboul Abbas Et c'était Il dit c'était un jour de doute C'est à dire le jour du Cheikh Par rapport au mois de Ramadan Le jour du doute Donc on sait que le jour de doute On n'a pas le droit de jeûner Et ce jour là Aboul Abbas Il était en train de manger Alors, Aboul Abbas lui a dit, « Ce jour-là, ce n'est pas ton jour. » Parce que, euh, c'est-à-dire, probablement qu'il savait que c'était un shi'i, ou bien qu'il croyait que c'était un shi'i. Donc, il dit, « Ce jour-là, ce n'est pas ton jour. » Et, ils disent que, « As-Sahadik a répondu en disant, « Mon jeune n'est rien d'autre que ton jeune, » C'est-à-dire, « Je jeûne comme toi. Et quand je brise mon jeûne, c'est la même chose que, même, en même temps que toi. » Il lui a dit, « Alors, approche-toi. » Alors, il s'est approché et il l'a mangé. Et il a dit, « Et, et j'étais dans le ramadan. »« Wallahu alam. »« Et Allah sait mieux. » Il dit, « J'étais et Allah sait mieux dans le ramadan. » Donc, c'est-à-dire que lui, il croyait qu'il était dans le ramadan en lui-même, mais il a mangé pour lui montrer qu'il était d'accord avec lui et qu'il croyait en même temps que lui que c'était un jour de doute. Donc ça c'est des exemples de leur taqiyya, comment ils le pratiquent avec les gens de la sunna. Même aller jusqu'à montrer le contraire de ce que croient les gens de l'ahle sunna pour se faire accepter d'eux et pour leur faire croire qu'ils sont avec eux. Et c'est ce qu'ils sont avec eux. دين الاسلام القائم على وجوب الاخلاص لله في الاعمال والمتابعه لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها وان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه على وفق سنه نبيه صلى الله عليه وسلم الى الشيخ زياني بادوت pour tous les musulmans que ce soit les musulmans parmi les, les savants ou que ce soit parmi le commun des musulmans que Cet, ce comportement et cette attitude là elle est en opposition totale avec le fondement même de l'islam qui est basé sur l'obligation d'être sincère envers Allah dans nos actions et de suivre l'exemple de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans ces actions là et que Allah wa ne va pas accepter nos actions si elles ne sont pas faites avec sincérité pour lui pour lui seul et que, si elles ne sont pas en accord avec la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam donc comment quelqu'un par exemple qui euh, pratique quelque chose et puis euh, ce qu'il pratique de, de, dans sa religion il croit que c'est la vérité et il est sincère puis par, pour faire plaisir à d'autres personnes ou pour se rapprocher d'eux il contredit ce qu'il croit être vrai dans son coeur et il fait le contraire hein, de ça donc ça c'est bien entendu لا بره ان هؤلاء لا عندهم صدق ومن خلال هذا العرض يتبين أن عقيدة التقيه عند الرافضه انما هي نفاق محب بكل صورها واشكالها وان الاسلام بريء منها ومن اهلها وان ما يقرره الرافضه ويدينون به ويتعملون به مع المسلمين باسم التقية هو حقيقة ما كان عليه المنافقون في عهد البعثة الذين فضحهم الله وبين حالهم بقوله وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمناه وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون wa bi qawlihi inna al munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila al salati qamu donc le cheikh il explique ensuite il dit que à travers ce qu'on a montré comme présentation au sujet de cette croyance de taqiyya on comprend que la de taqiyya chez les rafida c'est uniquement du c'est uniquement de l'hypocrisie pure, dans toutes ses formes et dans toutes ces manifestations. Et que l'islam, il est innocent de ce genre de, de comportement et de ce genre d'attitude. Et, et les musulmans sont innocents de ce comportement et de cette attitude-là aussi. Et ce que les rafidats montrent et confirment comme principes lorsqu'ils font euh, tapiya et ce qu'ils pratiquent comme religion en ce qui concerne leur comportement et leur, leur, euh, leur comportement et leur interactions avec les musulmans qui ne, qui ne sont pas euh, des. Rafidah, au nom de la tapi, leur pratique de ça en réalité, ça reflète exactement ce que les moufir, les hypocrites faisaient à l'époque du Prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam ce que Allah a démasqué hein, et euh, qu'il a, a, a démasqué le, leur réalité il a montré leur état réel dans le Coran en disant dans le verset 14 dans le al-Baqarah et lorsqu'ils rencontrent les croyants ils disent nous sommes avec eux nous sommes avec vous, nous croyons et lorsqu'ils sont seuls avec leur diable ils disent nous sommes avec vous nous ne faisons que nous moquer que nous le moquer d'eux donc ça c'est la même attitude que les rafidah envers les musulmans d'Ahl Sunna ils disent quand ils sont euh, avec, avec leurs euh, leur frères parmi les rafidah ils disent euh, nous sommes avec vous quand ils sont avec les, pardon, quand ils sont avec les gens d'Ahl Sunna ils disent on est avec vous nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants il n'y a pas de différence entre nous et vous puis quand ils sont avec leurs frères parmi les rafidah ils disent nous sommes réellement avec vous nous ne sommes pas avec eux mais on ne fait que se moquer d'eux ça c'est l'attitude des munafiquines et il dit également dans le verset 142 dans le surat il dit les munafiquines, les hypocrites ils contredisent allah euh, pardon les munafiquines ils essaient de tromper Allah et euh, Allah c'est lui qui les trompe ils essaient de il yani n'est de tromper Allah et c'est Allah qui l'y trompe et lorsqu'il se lève pour faire la salade il se lève paresseusement hein, par ostentation pour montrer aux gens et il ne se rappelle d'Allah que très peu fa'ala al-muslimina al-yawm an ala hazard wa yaqadha min hiyal wa makrihim wa alla بما يظهرون لهم من الموافقة وإخفاء تلك العقائد الفاسدة التي يقوم عليها دينهم وتبنى عليها عقيدتهم كعقيدة تحريف القرآن وتكفير الصحابة وحقدهم, وحقدهم الدفين على الأمة وعلمائها وغيرها من عقائدهم المقربة في كتبهم وليعلم أولئك المخدوعين بهم من أهل السنة بما يظهرون لهم من الموافقة في الدين أن دينهم يقوم على ذلك النفاق والخداع من يوم أن عرفت الرافض إلى اليوم وأن هذا, عقيدة عقيدة وأن هذا المسلك يمثل عقيدة أصلية عندهم هي تسعه اعشار دينهم ولا ايمان لمن لا يحققها لم يحققها على ما صرحت به على ما صرحت به كتبهم القديمه والحديثه فهل يعني فهل يعي المغرورون ويتنبه الغافلون دونك للشيخ الزيدان دونك بعد كل ما انا Euh, donc d'après tout ce qu'on a montré de, de la croyance et des, des principes des rafida au sujet de la taqia ça, ça veut dire que les musulmans doivent aujourd'hui faire preuve de précaution et ils doivent rester éveillés hein, des rues contre les ruses des rafida et contre leur leurs complots et leur ruses et ils ne doivent pas se laisser tromper Parce que les refaitas montrent en apparence du fait qu'ils prétendent être en accord avec, avec nous. Et ils cachent leurs fausses croyances aujourd'hui. Leurs fausses croyances qu'ils qu ont dans leur religion. Sur laquelle leur religion est bâtie et établie. Et euh, les, les, les croyances qu'ils ont, comme par exemple la « aqidah » ou la croyance qu'ils ont du fait qu'ils croient que le Coran est, est falsifié. Ou le fait qu'ils déclarent les sahabas kuffars et qu'ils les détestent. Et qu'ils détestent également les ulamas de la Ummah. De même qu'il y en a toutes les autres fausses croyances qu'ils ont dans leurs livres. Et donc, ceux qui ont été trompés par les rafidahs aujourd'hui à notre époque, parmi les gens d'Ahl Sunnah, et qui ont été trompés par eux, par ce qu'ils montrent d'être d'accord avec nous dans la religion, Hein? parce qu'ils prétendent ils leur, ils leur disent on est d'accord avec vous on est d'accord avec vous dans la religion il n'y a pas de différence entre vous et nous il y en a beaucoup parmi les musulmans d'ahle sunna et en particulier parmi les hezgiyin qui ont été trompés par ça c'est parce que souvent ils, ils ignorent que leur religion la religion des rafidats est établie sur l'hypocrisie et sur la ruse hein? depuis que les rafidats sont apparus au monde jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est ça leur voie, c'est ça leur, euh, leur chemin qu'ils utilisent, et que ça c'est une croyance fondamentale pour eux. Et ça représente neuf dixièmes de leur religion, et que celui pour eux qui n'a pas caché et euh, dissimulé sa vraie croyance, il n'a pas de religion selon eux. Euh. Et ça, c'est ce qui est exprimé dans leurs livres anciens, comme dans leur nouveau livre qu'ils ont écrits à notre époque. Est-ce que donc, ceux qui ont été trompés parmi les euh, musulmans aujourd'hui, parmi les gens d'Ahl Sunna, ne vont pas se réveiller et faire attention et sortir de leur insouciance Donc ça, c'est très important. C'est très important qu'ils se réveillent et qu'ils prennent garde hein, à ce sujet-là. Euh, au point où on est arrivé ici euh, ce serait bien de pouvoir mentionner certaines des, des paroles des ulama d'ahles sunnah et qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu qu ont dit au sujet des rafidats qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des rafidats et les accusations et les insultes qu'ils ont contre les qu'est-ce que les rafidats ont dit au sujet des ulama de l'islam donc c'est ça ça ce qu'on va faire maintenant inchallah on va commencer à lire cette partie-là dans le livre de cheikh ibrahim al-ruhayi puis la semaine prochaine on va faire une petite euh, parenthèse sur la position des euh, sur la position des euh, des et des hisbiens vis-à-vis des vis-à-vis -vis des Rafidah donc le, le point maintenant on a fini la section qui parle des croyances des Rafidah, maintenant on va parler de des accusations ou des insultes que les Rafidah ont fait envers les imams d'Ahl-Sunnah et les musulmans en général d'Ahl-Sunnah puis ensuite on va expliquer la position des ulamas d'Ahl-Sunnah envers les Rafidah et envers leurs aqidah et là, vous allez voir, vous allez être étonnés, parce que le sheikh, il va sortir des citations des ulama de différentes époques, depuis l'époque des salafs jusqu'à des ulama contemporains. Et il va mentionner euh, la position de tous ces ulama-là à travers les, les siècles, envers eux, envers les rafidats et envers leur aqidats. Et euh, donc ensuite de ça, incha'Allah, on va parler des positions des Hezbine et des Ikhwan. J'aurais voulu le faire aujourd'hui, en commençant aujourd'hui à parler de leur position, mais malheureusement le livre, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai euh, en format euh, PDF, dans un, dans un fichier sur l'ordinateur. Mais je vais faire des photocopies, pour, euh, des, je vais le faire imprimer, une copie pour pouvoir... Euh, le préparer comme il faut pour pouvoir vous lire des passages euh, directement de leur, euh, de, de, ce livre, de ces livres-là. Et je vais vous mentionner les titres également de référence où on peut retrouver les paroles de ces chesbiyin à ce sujet-là. Parce qu'il y a des livres qui ont été écrits euh, pour montrer ces, ces, ces égarements-là de la part de ces gens-là qui sont très très intéressants à notre époque. Euh, le chèque, il dit... اس اس الشابتر المبحث الرابع مطاعن الرافضه على ائمه أهل السنة وعلماءهم les attaques et les insultes des rafida contre les imams de اهل السنه et <coughs> من بين طوائف الأمة بحقدهم العظيم وطعنهم الشديد على سائر سلف الأمة وعلمائها ابتداء من الصحابة إلى علماء السنة المعاصرين على ما هو معلوم لدى المطلع على كتبهم وفي الحقيقة أن المتأمل لعداوة الرافضة لسلف الأمة وعلمائها يدرك أن هذه العداوة النابعة من من بغض مؤسس, مؤسس هذا المذهب الخبيث لهذا الدين وأهله حيث وضعوا لأتباعهم الطعن في نقلة هذا الدين وعلمائه بقصد هدمه من أساسه وإن من, ال وإن من الأدلة الظاهرة والبراهين الصاطعة على صحة هذا أن عداوة الرافضة تزداد بحسب مكانة الرجل في الإسلام وسبقه إليه وبلائه فيه ولهذا يجد المطلع على أقوالهم وكتبهم أنه قد ورد فيها من المطاعم في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما لم يرد في حق غيره ما من الصحابة حتى من الذين اختلفوا مع علي رضي الله عنه وذلك لمكانتهما العالية في الدين وعليهما حسن بلائهم فيه كما أن لهم من المطاعن في الصحابه عموما ما ليس فيه من بعدهم من السلف وكذلك لهم من المطاعن في أئمة الإسلام وعلمائه ما ليس فيهم ما ليس في من هم دونهم في الفضل لشيخ التي لرافضه ils ont une particularité parmi toutes et les autres groupes de la Ummah, c'est qu'ils ont une haine et une rage énormes. Une rage et une haine énorme Et également qu'ils ont euh, des insultes et des attaques sévères et graves contre les prédécesseurs de cette Ummah et les grands ulama de cette Ummah, en commençant par les sahabas jusqu'à les grands ulama de la Sunna qui sont contemporains. Et ça, c'est quelque chose qui est connu de toute personne qui a euh, lu qu'est ce que les Rafidahs écrivent dans leur livre et qui a euh, feuilleté un peu qu'est ce qu'ils écrivent à ce sujet. Le sheikh dit, en réalité, si on observe la haine des Rafidahs envers les, les salafs de cette Ummah, les prédécesseurs de cette Ummah et envers les ulama de cette Ummah, on va comprendre que leur haine, elle, elle commence où elle vient en réalité de leur, de, de leur animosité la source de cette animosité elle vient de leur haine pour celui qui a elle vient à la base de la haine de celui qui a établi cette secte et ce groupe de, de parmi les, ceux qui celui qui a créé la secte des renphebras à la base et de la haine qu'il avait pour cette religion et pour les gens qui croient en cette religion c'est à dire que la haine que les rafaudats ont envers les salafs de cette umma et envers les ulama de cette umma, elle, est, elle, a, elle a pour origine la, la haine de Abdullah ibn Sabah, le juif, hein, contre les musulmans et contre cette religion. C'est-à-dire, c'est ça l'origine et la source de cette haine. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour euh, cette haine Hein? cette haine on, on peut dire complètement euh, comme euh, euh, le terme je pourrais dire irraisonnable hein? Cette, cette haine qui dépasse euh, l'entendement euh, et la raison euh, cette, elle, a, elle a pour source et pour origine le fait que Abdullah ibn Saba le juif du Yémen n'est Euh, il détestait tellement le prophète et l'islam que yani c'est de là que vient en fait la haine de rafouda envers les salafs et les ulama de cette religion il n'y a pas d'autre explication à ça comme le sheikh il l'explique ici et il dit Donc, il, les, yani, il, il a établi les Rafidans ont établi pour leurs fidèles comme un des principes de leur religion la critique et l'attaque de tous ceux qui nous ont transmis cette religion-là et de tous les ulama de cette Ummah dans le but de détruire cette religion-là à partir de sa base et de son fondement et si quelqu'un déteste ceux qui nous ont transmis l'islam alors c'est certain qu'il détruit l'islam, il annule l'islam complètement hein et quand ils disent par exemple que nous on prend de Ahlul Bet de la famille du prophète Moham salem et qu'il ils prétendent prendre de Ali et de euh, al hussein et de euh, al Hassan al hussein et de Fatima c'est un mensonge aussi puisque Ali n'était pas un chéri il n'était pas chiite n'était pas rafrie de même que al hassan al hussein n'était pas rafidhi, des Rafa hein. De même que les, les plus grands parmi leurs imams n'étaient pas des rafidats. Donc comment ils pourraient prétendre qu'ils prennent deux yani, Ali, radiallahu anhu, et les sahabas, yani avec Al-Hassan ou Al-Hussain, et les autres sahabas, radiallahu anhu, parmi les, les, la famille du prophète Mohammed, ils ne suivaient que l'exemple et la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa n'ont rien innové pour ramener de nouveau dans la pratique religieuse dans l'islam tandis que eux, ce qu'ils pratiquent c'est que des innovations. Hein? Ensuite le Cheikh chékh et parmi les preuves apparentes et parmi les évidences éclairantes de la véracité de ce qu'on vient de dire de la, la, la source et de l'origine de cette haine qu'ils ont, c'est que'on remarque les renvois le, la haine qu'ils ont envers les les hommes de, de, qui ont établi qui ont, qui ont défendu l'islam et qui ont ramener l'islam à travers les, les siècles plus cette personne plus cet homme dans l'islam a une importance et a fait euh, et plus il a précédé les autres plus il a souffert pour cette religion plus qu'il a fait des sacrifices pour cette religion plus qu'il est reconnu hein, dans cette religion plus les refusant le déteste donc on dirait que en fait, leur haine plus, euh, euh, leur haine, elle augmente parcours euh, comment jeais' qu'ils ont elle augmente proportionnellement avec le degré et l'importance de de une, de, la, de la personne ou de l'homme euh, dans la, dans sa religion dans l'islam et donc dit plus il était plus plus un, un homme dans l'islam un musulman et a précédé dans la religion <coughs> plus il avait été éprouvé et il a souffert pour cette religion et pour la défendre et pour la la, la faire avancer cette religion et plus que lorsqu'on lit leurs livres et leurs paroles dans leurs livres on remarque qu'ils ont plus de haine envers, envers lui et c'est pour ça que lorsqu'on lit leurs livres et lorsqu'on lit leurs paroles on remarque que les, les insultes et les attaques qu'ils ont fait en, en, contre Abou Bakr et Omar anhuma, sont plus grandes que celles qu'ils ont fait pour les, de, une, les sont plus, ces attaques et ces insultes envers Abou Bakr Omar sont plus grandes et sont plus graves et sont plus sérieuses que les insultes et les, les attaques qu'ils ont fait pour le reste des sahaba alors, alors on sait que qu'Abu Bakr et Omar sont les deux premiers parmi tous les sahaba sont les deux plus grands de cette Ummah. Et c'est pour ça qu'ils les détestent plus que les autres et qu'ils les insultent plus que les autres. Ils ont insulté d'autres sahabas, mais les autres sahabas, ils les insultent pas autant que ces deux-là. Et pourquoi Parce que c'est eux qui ont fait le plus d'efforts dans cette religion-là et c'est eux qui étaient les, les deux qui ont été les plus proches du prophète Muhammad. Wa Ensuite, euh, il dit que Euh, on ne retrouve pas d'insultes pour les autres sahabas qui sont plus graves que les insultes qu'on trouve pour Abu Bakr et Omar. Même si on regarde ceux qui ont été parmi les sahabas en contradiction dans certaines choses avec Ali, anhu, eh ben on remarque que ceux qui ont été en contradiction avec Ali euh, à son époque, dans certaines questions, ils n'ont pas été insultés par les rafidats autant qu'Abu Bakr et Omar. Hein? Et ça c'est, comme le chèque dit, à cause du du haut, du statut élevé dans la religion et dans les épreuves qu'ils ont dû subir dans la religion et euh, yani qu'ils les insultent à ce point de même qu'ils ont des insultes pour les sahabas en général et quand on, remarque, là, quand on compare les insultes qu'ils ont fait aux salafs qui sont venus après les sahabas on remarque que les, les, les insultes qu'ils ont fait envers les sahabas sont plus sévères et plus graves que les insultes qu'ils ont fait aux autres parmi les salafs qui sont venus après les sahabas. Donc, plus, plus les, les, ces hommes sont proches de l'époque du prophète, plus ils les insultent. De même que les imams de l'islam et que les ulama de l'islam, plus ils sont élevés, plus ils sont euh, reconnus, plus ils ont, plus ils ont de mérite dans l'islam, plus ils sont insultés par eux. Par rapport à ceux qui... لشيخ ذي وأرغب من هذا كل أن هؤلاء الرافضة في الوقت الذي يطعنون فيه في أخبار أئمة أهل السنة الذين هم أعظم الناس تحقيقا لموالاة علي رضي الله عنه ومحبة المحبة الشرعية, المحبة الشرعية الصحيحة يرمونهم بما يرمونهم به من الكفر والنفاق والنفاق يغضون الطرف عن الخوارج الذين يكفرونه والنواسب الذين يفسقونه وإذا ما ذكروهم فإنهم لا يذكرونهم بما يذكرون به أئمة أهل السنة من الذم والقدح وإن كان الحديث قد سبق بذكر بعد مطعنهم في الصحابة fanni adhkur huna ba'd na ta'inihim ala a'immat ahli dit qu'est-ce qui est plus étrange encore c'est que ces rafida en même temps qu'on remarque qu'ils attaquent les meilleurs de cette oumma les meilleurs parmi les imams d'ahl as qui nous ont transmis cette religion et qui sont ceux qui avaient le plus réaliser l'alliance la, la, et ont l'amour de, de Ali et qu'il l'aimait d'une manière qui était en accord avec la charia et qui est une manière qui est correcte sans, sans exagérer comme contrairement à ce que font les hein? donc on remarque quils attaquent ces, ces gens là ils attaquent ces grands imams de' Sun et ils les accusent de cuffre et d'hypocrisie et ils ferment les yeux. Sur les, les khawarij, ceux qui déclaraient Ali radiyallahu anhu comme étant kuffar. Hein? Et les, ils ferment les yeux devant les nawasib, ceux qui détestaient et qui euh, parlaient contre les gens d'Ahlul Bayt, la famille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et qui les déclaraient pécheurs ou des choses de ce genre. Hein, et ils ne disent ils ne disent pas à leur sujet ne, les rafida ne disent pas au sujet des khawarij euh, autant de blâme et d'attaques que il, que lorsqu'ils parlent des imams ahle sunna quand ils parlent des imams d'ahle sunna ils mentionnent plus d'insultes et plus de de d'attaques que lorsqu'ils parlent des khawarij qui eux déclaraient kuffar Ali radhiyallahu anhu et qui même Euh, ont tué Ali, parce que qui est-ce qui a tué Ali C'est un Khariji. Celui qui a tué Ali, c'est un Khariji parmi les Khawarij. Et pourtant, ils n'insultent pas autant les Khawarij que les imams d'Ahl-Sunnah. Ils insultent les imams de' d'Ahl-Sunnah plus que les Khawarij. Hein et donc, il dit, le Cheikh Ibrahim Ar-Rahim, dit, on a mentionné quelques exemples des attaques et des insultes qu'ils font contre les sahabas. Il dit, mais il dit maintenant, je voulais mentionner quelques exemples des attaques et des insultes des rafidats envers les imams d'Ahl-Sunnah et envers les ulama d'Ahl-Sunnah qui sont les meilleurs de cette umma après les sahabas. Mais cest à ما أورده النباطي في كتابه السرطة المستقيم إلى مستحق مستحق التقديم حيث أرد في المجلد الثالث من هذا الكتاب فصلا خاصا بالطعن على رواة أهل السنة وعلمائهم عنوان له بقوله في ذكر رواتهم والطعن فيهم لكن يقول في المجلد الثالث ce genre d'insultes et d'attaque, il y a ce qui a été mentionné par un de leurs chours qui s'appelle Al-Nabati, dans son livre Al-Sirat al-Mustaqim ila al-Mustaqqid -il -il taqdim c'est-à-dire le, le droit chemin vers ceux qui méritent d'être mis devant et dans le volume 3 de ce livre, il a mis un chapitre qui est euh, écrit particulièrement au sujet de l'attaque et de l'insulte des narrateurs de hadiths d'Ahles Sunnati wal et des ulamas d'Ahles Sunnati et il a intitulé ce chapitre en disant le, la mention de leurs narrateurs et le, leurs attaques et leurs critiques ou leur, les, les critiques contre eux ou les attaques contre eux et les, les, leurs insultes donc les, les insultes et euh, il mentionne à leur sujet toutes sortes de mensonges et toutes sortes de déformation de la réalité donc ça c'est des exemples de ce qu'ils ont mentionné comme attaque contre les imams d'Ahl je pense qu'il n'y a pas un imam d'Ahl Sunna à accepter qu'ils ont mentionné à son sujet des, des insultes et des mensonges alors que ces, ces individus, ces imams sont des grands savants parmi les imams d'Ahl Sunna subhanallah Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ensuite, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer donc avec des exemples de ça. Et euh, les paroles, par la suite, les paroles des imams d'Ahl-Sunnah au sujet des... des gens d'Ahl-Sunnah, euh, au sujet des Rafidahs. Ça fait mal au cas de, de, de lire ces paroles-là quand on les entend en train d'insulter les ulama et dire des mensonges comme ça. Donc, euh, Je n'ai même pas envie de continuer à lire leurs... Quand ils disent des mensonges comme ça, ça me donne même pas le goût de continuer à lire leurs mensonges. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, incha'Allah, pour le reste. Subhanakallah.